Constantinople. Automne 1452. Anna Elle arrive au terme de sa douzième année, même si personne ne songe à fêter le jour de sa naissance. Désormais, elle ne déambule plus au milieu des ruines en se prenant pour Ulysse introduit au palais d'Alkinos. C'est à croire que Calapatès, en jetant aux flammes les cahiers de Licinius, a également réduit en cendres le royaume des Féaciens. Les cheveux de Maria ont repoussé là où ils avaient été arrachés, les échimos autour de ses yeux se sont effacées depuis longtemps, mais une atteinte plus profonde subsiste. La clarté du soleil lui tire une grimace, elle oublie le nom des choses et laisse ses phrases inachevées. Bien souvent, des maux de tête la poussent à se réfugier dans le noir. Et par une matinée ensoleillée, avant la cloche de midi, Elle laisse tomber aiguilles et ciseaux pour refermer les doigts sur ses paupières. « Anna, je n'y vois plus rien. » Sur son tabouret, la veuve Théodora fronce les sourcils. Les autres brodeuses lèvent les yeux un instant avant de reprendre leur ouvrage. Au rez-de-chaussée, Calapatès reçoit un évêque. Maria agite les bras au hasard, renversant ce qui se trouvait sur sa table. Une bobine de fil roule à ses pieds et se dévide lentement. Est-ce qu'il y a de la fumée? Non, ma sœur, il n'y en a pas. Viens avec moi. Anna lui fait descendre les marches en pierre pour la conduire dans leur cellule et adresse une prière à Sainte Coralia. Aide-moi à devenir meilleure et à apprendre mes points de broderie. Aide-moi à réparer tout ça. Et il se passe encore une heure avant que Maria puisse distinguer sa main devant son visage. Pendant le repas du soir, les femmes suggèrent plusieurs diagnostics. Strangurie, fièvre carte, Eudokia lui offre un talisman. Agatha lui conseille de boire une infusion d'astragale et de bétoine. Mais il y a une chose que les brodeuses se gardent d'exprimer tout haut. Elles croient que le vieux manuscrit de Licinius contenait un maléfice et que, même détruit, il accable toujours les deux filles de malheur. Qu'est-ce donc que cette sorcellerie Tu te bourres le crâne de choses inutiles. Après les prières du soir, la veuve Théodora apporte dans leur cellule un braséro où brûlent des herbes puis s'assied près de Maria en repliant ses longues jambes. « Dans ma jeunesse, » dit-elle, « j'ai connu un chauffournier qui perdait la vue par moments, quasiment d'une minute à l'autre. Finalement, il s'est trouvé plongé dans des ténèbres plus sombres que le recoin le plus noir de l'enfer et aucun médecin, qu'il fût d'ici ou d'ailleurs, n'était capable de le soigner. Mais sa femme avait foi dans le Seigneur, et elle a rassemblé tout l'argent qu'elle a pu pour l'accompagner à la sainte porte de Silivry, auprès du sanctuaire de la Vierge de la Source. Là, les religieuses l'ont laissé boire à la source sacrée. Et quand il est retourné chez lui... » À cette évocation, Théodora trace en l'air le signe de la croix et la fumée du brasero flotte d'un mur à l'autre. « Alors quoi ?» chuchotana Anna. « Qu'est-il arrivé lorsque le chauffournier est retourné chez lui ?» Il voyait clairement les mouettes dans le ciel, les bateaux sur la mer et les abeilles qui butinaient les fleurs. Et jusqu'à la fin de sa vie... Tous ceux qui l'avaient rencontrée ont parlé de ce miracle. Maria est assise sur sa paillasse, ses mains sur ses genoux ressemblent à deux moineaux brisés. « De l'argent, il en faut combien ?» demande Anna. Un mois plus tard, à l'heure du crépuscule, elle s'arrête dans une ruelle qui longe le mur du couvent Sainte Théophania. Elle jette un coup d'œil alentour, dresse l'oreille, et la voilà qui grimpe. Une fois en haut, elle se faufile à travers les barreaux de la grille métallique. De là, il n'y a pas bien loin pour sauter sur le toit de l'office, où elle reste accroupie une minute, à l'affût du moindre bruit. De la fumée s'échappe des cuisines. Une mélopée assourdie filtre de la chapelle. Ses pensées vont à Maria, assise sur sa paillasse, plissant les yeux pour dénouer et refaire une couronne toute simple qu'Anna a essayé de broder le jour même. Dans l'ombre qui s'épaissit, elle revoit qu'à la patesse empoignait la chevelure de Maria. Il la traîne dans le couloir, sa tête heurte une marche, et Anna a l'impression que c'est son propre crâne qui cogne, dans une explosion d'étincelles qui emplit son champ de vision. Se laissant glisser au bas du toit, elle s'introduit dans le poulailler et saisit une poule entre ses bras. Celle-ci pousse un seul cri avant qu'Anna lui brise le cou et l'escamote sous ses vêtements. Et maintenant, remontée sur le toit de l'office, passer entre les barreaux de fer et redescendre par le mur couvert de lierre. Au cours des dernières semaines, elle a vendu pour six sous au marché quatre poulets volés. Sûrement pas de quoi offrir à sa sœur une bénédiction au sanctuaire de la Vierge de la Source. Dès que ses sandales touchent le sol, elle détale dans la ruelle, le mur du couvent sur sa gauche, et rattrape la rue encombrée d'hommes et de bêtes dont les flots se croisent dans la lumière déclinante. Tête baissée, un bras replié sur la volaille, elle s'achemine vers le marché, Aussi discrète qu'une ombre. C'est alors qu'une main s'abat dans son dos. Un garçon qui doit avoir le même âge qu'elle. Pieds nus, des mains énormes et si maigres qu'on ne voit que ses yeux globuleux. Anna le connaît. Il s'appelle Imerius et son oncle est pêcheur. Le genre de gamin dont crisait la cuisinière dirait qu'il est mauvais comme une rage de dents et aussi utile qu'une prière pour un cheval mort. Une épaisse mèche de cheveux lui barre le front. Le manche d'un couteau dépasse de la ceinture de sa culotte et il affiche le sourire de celui qui se sait en position de force. « Alors On vole les servantes de Dieu ?» Le cœur d'Anna s'emballe. Elle s'étonne que les passants ne l'entendent pas tambouriner. Les portes du couvent sont encore visibles. Le garçon pourrait la traîner là-bas pour la dénoncer, la contraindre à montrer ce qu'elle camoufle sous sa robe. Elle a déjà vu des voleurs pendus au gibet. À l'automne précédent, Trois condamnés ont été promenés à Dodan jusqu'à Lamastrianum, travestis en catin et tournés vers la croupe de leur monture. Le plus jeune n'était sûrement pas beaucoup plus âgé qu'Anna aujourd'hui. Risque-t-elle la pendaison pour le vol d'une poule Le garçon réfléchit en observant le mur dont elle vient de redescendre. « Tu connais le prioré sur le promontoire ?» Anna hoche la tête, méfiante. « Il s'agit d'une ruine sinistre en bordure de la ville. » à proximité du port sophien, cerné par la mer sur trois de ses côtés. Des siècles en arrière, l'abbaye a peut-être été un lieu accueillant, mais il n'en demeure aujourd'hui que des vestiges inquiétants et désolés. Les garçons de la quatrième colline la disent hantée par des spectres dévoreurs d'âmes qui transportent leurs chambellans de salle en salle sur un trône fait d'ossements. Deux castillans en manteau de brocart, généreusement aspergés de parfum, passent dans la rue à cheval et le garçon s'écarte de leur chemin en s'inclinant légèrement. Il paraît, dit-il alors, que ce prieuré contient des choses extrêmement anciennes. Des coupes d'ivoire, des gants couverts de saphir, des pollions. De le patriarche y conserve soi-disant des éclats de l'Esprit Saint qui brillent dans des pots en or. Les cloches d'une dizaine de basiliques égrènent leur coup solennel, et le garçon cligne ses yeux énormes portant le regard au-dessus d'Anna comme s'il voyait des pierres précieuses scintiller sur le fond du ciel noir. « Dans cette ville, il y a des étrangers qui sont prêts à payer très cher pour avoir ces choses anciennes. Moi, je t'emmène en barque jusqu'au prioré. Toi, tu grimpes et tu remplis un sac, et ensuite on vend ce que tu auras déniché. Retrouve-moi sous la tour du palais de Bélisère la prochaine fois que la fumée montera de la mer. Sinon, j'irai parler aux sœurs du renard qui leur volent des poulets. » La fumée qui monte de la mer, c'est au brouillard qu'il faisait allusion. Chaque après-midi, elle surveille le temps depuis les fenêtres de l'atelier, mais l'automne est toujours aussi doux, le bleu du ciel reste désespérément pur, et Crisé prétend qu'il fait assez clair pour que l'on voit jusque dans la maison de Jésus. Au hasard des ruelles étroites, Anna aperçoit au loin les contours du prieuré. Une tour écroulée, de hauts murs, des ouvertures obstruées par les briques effondrées. Une ruine. Des gants ornés de pierreries, des pots de lion. Imerio est un imbécile, et il n'y a que les imbéciles pour prêter foi à ses fabulations. Cependant, un brin d'espoir jaillit en filigrane de ses inquiétudes. Comme si une partie d'elle-même souhaitait la venue du brouillard. Un après-midi, la chose se produit enfin. Au crépuscule, Une froide avalanche de blancheur déferle depuis la propontide pour noyer la ville sous son épais silence. Postée à la fenêtre de l'atelier, elle regarde s'effacer le dôme central de l'église des saints apôtres, puis les murs du couvent et la cour. Le soir venu, après l'heure des prières, elle se glisse hors de la couche qu'elle partage avec Maria et gagne la porte à pas feutré. « Tu sors Je vais seulement au cabinet. Tors tranquille, ma sœur. » Elle suit le couloir, s'arrange pour esquiver le gardien dans la cour et plonge dans le dédale des rues. Le brouillard avale les murs, déforme les bruits et change les silhouettes en ombre. Elle se hâte, tâchant d'écarter de son esprit les horreurs nocturnes contre lesquelles on l'a mise en garde. Sorcières en maraude, maladies qui se propagent dans l'air, coquins et vauriens, les chiens de la nuit qui s'insinuent entre les ombres. Elle passe devant les maisons des ferronniers, des fourreurs et des cordonniers tous à l'abri derrière leurs portes barricadées, obéissant à la volonté de leur dieu. Descendue au pied de la tour par des petites rues escarpées, elle attend, toute tremblante. Les rayons laiteux de la lune ruissellent à travers le brouillard. Partagée entre le soulagement et le dépit, elle finit par penser qu'Imerius a abandonné son plan lorsque le garçon surgit de l'obscurité. Un rouleau de cordes sur l'épaule droite et un sac de toile dans la main gauche Il la guide sans un mot au-delà de la porte des pêcheurs, sur une plage de galets où repose une dizaine de bateaux retournés. Il s'arrête devant une barque qu'on a tirée au sec sur les cailloux. Vermoulue et calfatée de partout, elle mérite à peine le nom d'embarcation. Déposant à la proue sa corde et son sac, Imerius met la barque à la mer, plongée dans l'eau jusqu'aux chevilles. Elle va vraiment rester à flot demande Anna. Le garçon prend un air offusqué. Dès qu'Anna est montée, il donne une impulsion habile pour s'éloigner du rivage, penché au-dessus du plat-bord. Les rames bien en place, il patiente un moment, l'eau s'égoutte des pelles, et ils suivent des yeux un cormoran qui passe dans le ciel, émergeant du brouillard pour s'évanouir aussitôt. Tandis qu'Imerius se dirige vers le port, Anna enfonce les ongles dans le bois du banc. Soudain, Une caraque au mouillage dresse devant eux sa masse gigantesque, crasseuse et encroutée de bernaches, son bastingage à une hauteur invraisemblable, un clapot d'eau noire battant sa coque et les chaînes tapissées d'algues de ses encres. Jusque-là, elle imaginait les navires rapides et majestueux. Vus de près, ils lui donneraient plutôt la chair de poule. À chaque instant, elle s'attend à ce que quelqu'un les arrête. Mais rien de tel ne se produit. Parvenu devant un brise-lame, Imerius cesse de ramer pour lancer par-dessus la poupe deux lignes dépourvues d'appât. « Si jamais on nous pose des questions, on est là pour pêcher » murmure-t-il, secouant une des lignes comme pour appuyer ses dires. La barque tangue. Une odeur de crustacés empuantit l'atmosphère. Après le brise-lame, les vagues se fracassent contre les rochers. Les tours imposantes du porto Spalati se perdent dans le brouillard derrière eux, et il ne reste plus que le grondement lointain du ressac, le bruit des rames heurtant la coque, et un mélange de terreur et d'exaltation dans le cœur d'Anna. Au niveau d'une brèche dans le brise-lame, Imerius pointe le menton vers la masse noire qui remue au-delà. Quand la mer est mauvaise, il vient un courant par ici qui peut nous entraîner vers le large. Ils avancent encore un peu, le garçon pose une rame un moment, puis lui tend la corde et le sac. La nappe de brouillard est si dense qu'elle ne distingue même pas le mur, et quand il apparaît enfin, il lui semble qu'elle n'a jamais rien vu d'aussi ancien, d'aussi usé. La barque se balance et une cloche sonne un coup quelque part dans la ville comme si c'était à l'autre bout du monde. Des images affreuses suintent des catacombes de son esprit. Des fantômes aveugles et ce chambellan diabolique sur son trône d'ossement, la bouche noircie par le sang des enfants. « Tu vois les gouttières là-haut » chuchote Imerius. Tout ce qu'elle voit, elle, c'est une ruine dressée vers le ciel, ses briques hérissées de coquilles de moules à l'endroit où elle émerge des eaux, striées d'algues et de traces de décoloration, et qui semblent monter vers l'infini à travers le brouillard. « Si tu réussis à t'en approcher, tu devrais pouvoir te faufiler à l'intérieur. »« Et après ?» Dans l'obscurité, les yeux proéminents d'Imerius ressemblent un peu à des braises. « Après, tu remplis le sac et tu me le fais passer. » Il maintient la proue aussi près que possible de la paroi. Anna lève les yeux en tremblant. « La corde est solide, » lui assure le garçon, comme si sa résistance était la seule chose qui la faisait douter. Une chauve-souris isolée trace les deux boucles d'un huit au-dessus de la barque avant de s'éloigner. C'est sa faute à elle si Marianne n'y voit plus. Sans sa petite sœur, elle pourrait être la brodeuse la plus douée de l'atelier de Théodora. Elle ferait la joie de Dieu. C'est Anna qui ne tient pas en place et qui n'arrive pas à apprendre quoi que ce soit. Elle qui a tout gâché. Contemplant la surface opaque, elle imagine les flots se refermer sur elle. La corde et le sac autour de son cou, elle trace des caractères sur la page de son esprit. A égale alpha, B égale bêta. Astea veut dire ville. Non veut dire esprit. Egno veut dire instruit. Lorsqu'elle se met debout, la barque tangue dangereusement. Manœuvrant une rame après l'autre, Imerius parvient à coller contre la paroi la proue du bateau qui racle la brique et se soulève au gré de la houle et la main droite d'Anna empoigne un bouquet d'algues qui pousse dans une crevasse tandis que la gauche s'assure d'un appui. Levant un pied, elle propulse son corps contre le pan de mur et la barque se dérobe au-dessous d'elle. Elle se cramponne aux briques pendant qu'Imerius fait reculer l'embarcation. Sous ses pieds, il n'y a plus que l'eau noire, et seule Sainte Coralia peut connaître ses froides profondeurs et les choses épouvantables qui s'y agitent. Il ne lui reste qu'à grimper. Ici ou là, des briques mal scellées font saillie, négligence des maçons ou travail de l'usure, et il n'est pas difficile de trouver un point d'accroche. Malgré son effroi, le rythme de l'ascension ne tarde pas à l'absorber tout entière. Deux prises pour les mains, deux pour les pieds. Très vite, le brouillard masque Imérius et la mer en contrebas et elle a l'impression de gravir une échelle qui s'élève au milieu des nuages. Si l'on ne craint rien, la tension se relâche. Mais quand la peur devient trop forte, on reste tétanisé. Tendre la main, s'agripper, prendre son élan, monter et recommencer. Se concentrer uniquement là-dessus. La corde et le sac autour du cou, Anna escalade des strates de briques effritées dont la succession couvre les règnes de tous les empereurs. Et bientôt, elle se trouve face aux ouvertures qu'Imérius lui a décrites. Une rangée de gargouilles ornementées à tête de lion, chacune aussi grande qu'elle. Elle parvient à se hisser dans un des orifices et quand ses genoux ont trouvé un appui sûr, elle fait pivoter ses épaules et se glisse dans un tunnel encombré de saleté. Maculée de boue, Les vêtements humides, elle descend dans une salle qui a dû servir de réfectoire il y a longtemps. Un peu plus loin, des rats s'affairent dans l'obscurité. Elle s'arrête pour écouter. Le plafond en bois s'est en grande partie affaissé et elle distingue au centre de la salle, sous le clair de lune tamisé par le brouillard, une table jonchée de détritus, aussi longue que l'atelier de Calapatès et couronnée d'un massif de fougères. Une tapisserie dévastée par la pluie drape un des murs. Lorsqu'elle en effleure le bas, des choses invisibles battent des ailes pour se retrancher dans l'ombre. Ses doigts rencontrent ensuite un anneau mangé par la rouille, qui autrefois servait peut-être à fixer une torche. Aurait-il une quelconque valeur Imerius lui a fait miroiter des merveilles oubliées qui l'ont transporté au palais d'Alkinos le généreux, mais cet endroit n'a rien d'une chambre au trésor. Ici, tout a été corrompu par les intempéries et le passage des ans. Ce sont désormais les rats qui y ont leur empire. Et si un quelconque chambellan a jadis régné sur les lieux, il est mort depuis au moins trois siècles. Ce qui s'ouvre sur sa droite pourrait passer pour un gouffre, mais il s'agit en réalité d'une cage d'escalier. Anna descend lentement, la paume plaquée contre la paroi. L'escalier tourne, bifurque une première fois, puis une deuxième. Tentant sa chance au troisième palier, elle débouche dans un couloir bordé des deux côtés par des cellules de moines. Devant elle, on croirait voir des ossements entassés, des feuilles sèches bruissent, une crevasse dans le sol menace de la happer. Anna fait demi-tour, progressant à tâtons et, dans la lumière spectrale de la lune montante, l'espace et le temps se brouillent. Depuis quand est-elle ici Maria s'est-elle endormie ou attend-elle dans l'inquiétude qu'elle revienne enfin des cabinets Imerius est-il toujours là Sa corde sera-t-elle assez longue La mer ne les a-t-elle pas engloutis, lui et sa barque délabrée La fatigue la submerge d'un coup. Elle a pris tous ses risques en pure perte. Bientôt les coqs chanteront, ce sera l'heure de matine, et la veuve Théodora ouvrira les yeux. Son rosaire entre les doigts, elle se mettra à genoux sur les dalles froides. Elle réussit à rejoindre l'escalier et s'arrête face à une petite porte en bois. Derrière, elle découvre une pièce circulaire ouverte en partie sur le ciel où flottent des remugles de fange, de mousse et de temps passé. Et d'autres choses aussi. Une odeur de parchemin. Il ne subsiste du plafond qu'une surface lisse, unie et dépouillée. Anna pourrait se croire sous la voûte d'un énorme crâne percé. Sur les parois de cette petite chambre, à peine visible sous le clair de lune nébuleux, des rayonnages ouverts couvrent la surface du sol au plafond. Certains sont encombrés de mousse et de débris, mais d'autres sont garnis de livres. Elle en a le souffle coupé. Ici, un tas de papiers désagrégés. Là, un rouleau en lambeaux. Plus loin, une pile de codices reliés imbibés d'eau de pluie. La voix de Licinius affleure à sa mémoire. Mais les livres meurent de la même manière que les humains. Elle fourre dans son sac une douzaine de manuscrits, autant qu'il peut en contenir, puis le traîne dans l'escalier et le long du couloir, bifurquant parfois au jugé. Quand elle se retrouve enfin dans la salle à la tapisserie, elle ferme le sac en nouant une extrémité de la corde, escalade un monceau de gravats et rampe à l'intérieur de la gargouille en poussant son butin devant elle. La corde tendue file en crissant le long de la paroi. Elle est prête à croire qu'Imerius est parti sans elle, l'abandonnant à une mort certaine, lorsque le garçon et sa barque se profilent tout près du mur, enrobés de brouillard et beaucoup plus petits que ce qu'elle escomptait. La corde se détend, allégée de son fardeau, et Anna lâche le bout qu'elle serrait dans sa main. Maintenant, la descente. Si elle regarde en bas, la nausée lui tord les entrailles, alors elle fixe ses doigts, puis ses orteils, descendant avec précaution au milieu des capriers, des rameaux de lierre et des touffes de thym sauvage. Encore une minute, et son pied gauche se pose sur le plat bord, le droit trouve un appui, et elle remonte dans la barque.